بسم الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله وصفييه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل vă بضع كذلك اخوات remarquez bien dans an-nabi j'ai dit sayyidina car il est à savoir une chose c'est que dire sayyidina ou vis-a-vis dans une prière lorsqu'on demande à Allah de faire ces de de complimenter de faire de complimenter le prophète dans les plus grandes assemblées auprès de lui dire « Sayyiduna » est permis dans ce qu'on appelle euh, ad Al-Dua » ou le »« Amma l'Adaïyat ou Al-Salat ou Al-Muqayyada » donc les invocations qui sont restreintes à un acte d'adoration tel que dans la euh, salat dans, dans la prière, à ce moment-là nous ne pouvons pas dire « Sayyidina » de même dans « Al-Adhan » dans al « nous ne pouvons pas dire « Sayyidina » mais en dehors de la salat ou de « Al-Adhan » e uh, un autre parmi les ibadat, ou, uh, il est permis de dire et de d'être notre maître il n'y a pas de doute dit sans me vanter je suis le je suis Je suis le maître et le plus grand des enfants de Adam et nulle fierté, c'est-à-dire je ne souhaite pas me vanter en cela. Cette faïda, ayouha l'ikhwa, est tirée de des dolous de Cher, des cours de Cher Abdul Karim Al-Khudair, Abdul Karim Al-Khudair. Donc ayouha l'ikhwa, notre rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de mettre la lumière sur des versets qui exposent la base, la base, la base est euh, al Le fondement de l'Islam et le principe fondamental sans lequel nul ne saurait être musulman. Et ce dans quelques dans, dans tous les cas. Ces versets ayah al vous sont connus. Vous avez la parole d'Allah, la parole d'Allah Ta'ala. fi kulli ummati Anya ya'budu wajitani wajtanibut Famine human hadallahu hada Allahu waminhum man haqqat fil Nous et certes nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire Adorez Allah et écartez-vous du tarot certains furent guidés et d'autres certains furent bien guidés et d'autres furent destinés également parcourir et regardez et observez comment fut la fin de ceux qui de ceux qui ont démenti euh, nos messagers et démenti notre, notre message et de même nous avons la parole d'Allah Ta'ala wa ta'ala بِطَغُوتِ فَمَن يَكْفُرُ بِطَغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى لَنْ فِي صَوْمٍ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Donc quiconque désavoue le tarot, quiconque fait al-kufr bit tarot, et nous verrons qu'est-ce que al-kufr bit tarot, quiconque désavoue le tarot, tout en croyant à Allah, sera alors, à ce moment-là, aura alors ces silences la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est certes audient euh, et, et savant, et connaisseur de toutes choses. E de même, nous avons la parole d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, Wallazina jitanabu al-tarhuta in ya'buduha, Wa anabu ila Allah ilahumul buchera, Fabashir ibad, Fabashir ibad. Donc la parole d'Allah ta'ala, Et ceux qui s'éloignirent de l'adoration du tarot Et revinrent vers l'adoration d'Allah, Ceux-là auront la bonne nouvelle, Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs, Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Donc ces versets du les représentent le, asl, le, fondement principal, euh, qui est le fondement principal de la religion, du message de tous les prophètes, et de même euh, la parole d'Allah Ta'ala wa ma arsalna min et nous n'avons envoyé de messagers avant toi si ce n'est qu'on lui a révélé nul n'est digne d'adoration en dehors de moi adorez-moi donc et aussi al al la la la sunna euh, expose elle met la lumière sur, euh, sur cette réalité cette vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de, dans le hadith rapporté par al imam Ahmad imam wa ahli sunnati wal jamaa rahimahullah rahmatan wasi'a wa askanahu fasiha jannati donc l'imam Ahmad ta'ala rapporte que le prophète sallalahu alayhi wa sallam qala nous ma'shar al-anbiya' dinuna wahid wa nahnu wa nahnu ikhwatu li'allat nous ma'shar al-anbiya' dinuna wahid wa nahnu ikhwatu li'allat wa nahnu ikhwatu li'allat donc le prophète sallalahu alayhi wa sallam dit nous autres prophètes nous sommes père d'un même frère nous sommes frères d'un même père et de mères différentes." Et notre religion, notre religion est une, et nous sommes frères d'un même père et de mères différentes. Je répète, nous autres prophètes, notre religion est une, notre din est, est une, notre religion est semblable, et nous sommes frères d'un même père et de mères différentes. Donc, sont les femmes dit euh, les, les différentes femmes d'un même mari à sont les différentes femmes les différentes femmes d'un même euh, mari donc nous voyons dans ce hadis que la religion des prophètes est commune la religion des prophètes est commune et qu'elle est semblable quant au euh, quant au fait qu'ils il aient des mères différentes les mères différentes sont à les législations ont été mentionnés dans la parole Taala nous avons assigné une shira une législation et un plan à suivre Donc, afin de comprendre justement Asruddin, euh, la base de l'islam, car Filouhiyen dans les deux révélations qui sont le Coran et la Sunna, lana nous avons le meilleur des exemples, le meilleur modèle, et euh, nous avons Anur, euh, la lumière auquel, à laquelle si euh, nous nous attachons, si nous nous attachons à cette lumière et nous sommes assidus dans l'application du contenu de cette lumière, nous serons victorieux en ce monde et dans l'au-delà. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Assahihi wa sallam, t'asraq t'oufiqum ma intamasektum bihi l'intadil l'oubahdi kitabullahi wa sunnati. Donc je laisse parmi vous ce à quoi, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Le livre d'Allah et ma sunna Donc, aïe wa le kwa, le bonheur, que le bonheur, dépend de deux choses la science utile et les bonnes oeuvres donc la science utile peut le remettre en cause ou l'affecter les, les ambiguïtés et l'ignorance les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres peuvent les remettre en cause les les, les passions que soit al-Mal mal ou al-Farj farj ou al-Riyasa riyasa que ce soit le les les les shahwaliers au bien ou les shahwaliers au au rapport euh, au rapport intime khalan au rapport intime ou que ce soit les shahwaliers au, au niveau social donc toutes ces choses là peuvent remettre en cause la la la bonne direction Et la bonne orientation d'une personne, et le faire dévier de la voie d'Allah, ta'ala. Et afin d'être bien guidé, nous nous devons, de nous euh, d'être assidus aussi bien dans l'apprentissage la, de l'ilm que dans l'application de cette science. «Fal'ilmu bila akhlaq Car la science sans bon comportement est pareil à un, un arbre sans feuilles. Car la science son, comportement, son bon comportement est pareil un arbre sans feuilles. Waliday fa rasulahu il c'est lui qui a envoyé, c'est lui Allah Ta'ala qui a envoyé son messager. avec la guidée. C'est lui qui a envoyé ce Allah, c'est celui qui a envoyé son Messager avec la Guidée et la religion de vérité afin de l'élever au-dessus de toutes les autres religions. Certains euh, parmi les ahles, parmi ahlilaym, parmi les gens de science sont expliqués al-Huda comme étant al-Ahlamunnafir la science utile et al-Din ul-Haq la religion de vérité comme étant al ou salih. Donc en fonction en fonction de cette science utile et de ta connaissance de ce qu'Allah veut de toi en ce bas monde et dans le dans ce, en ce bas monde et dans les différents euh, dans les différents domaines de ta vie et en fonction de ta pratique de cette science qu'Allah t'a accordée tu seras élevé en ce monde et dans l'au-delà et moi tu mettras en pratique ou plus tu ignoreras et plus la victoire et le triomphe de, ce, de cette religion tarderont donc partant de ce principe khwa, sachant que la vérité est que nous saurait triompher sans une science utile et un amal saleh Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, aborder les versets que nous avions mentionnés auparavant afin de mettre la lumière sur cette euh, question importante qui est « Ma hua asluddin »« Quelle est la base de euh, l'islam ?» partant du principe où Allah Allah si vous vous disputez au sujet ceci est meilleur pour vous, et ay ma yaqulu ilayhi alfi'al donc Allah tabaarak wa ta'ala apres cette introduction nous commençons dans le vif du sujet Allah tabaarak wa ta'ala nous dit wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wa yajtanibu من taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqalayhim ad فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى وبعث في كل أمة أي في كل, في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سوى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت، فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. دمك العماد إمام بكثير رحمه الله دي. Au sujet de la parole d'Allah, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarot. Il dit Ibn Kathir Allah envoya dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque génération et auprès de tout groupe de gens, un messager. Et tous ces messagers invitent à adorer, invitent à adorer, invitent à adorer Allah et ont interdit l'adoration de tout autre que lui. Ils dirent à leur peuple, adorez Allah, écartez-vous du tarot. Allah, a donc, laissé, Allah a donc cessé d'envoyer aux gens des messagers pour leur transmettre ce message. Et ce, depuis, le, depuis que le shirk est, est apparu, et ceux depuis que le shirk soit apparu dans la descendance d'Adam, et plus particulièrement dans le peuple de Noor, donc le shirk il est apparu quand Dans le peuple de Noor vers lesquels il fut envoyé. Il est ainsi Nuh alayhi salam le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre jusqu'au dernier d'entre eux qui est le sceau des prophètes Muhammad alayhi salat wa salam L'imam al Al-Qurtubi rahimahoullahu ta'ala dit wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu ay bi an ya'budu wa wajtanib al-taaghoot ay OTRUKU kulla maaboudin doona Allah kash-shaytan wal wa kulla explique le verset dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez c'est-à-dire Allah et le dans cette adoration n'adorez que lui du cest à -dire abandonnez tout ce qui est adoré en dehors tels que le shaitan, le voyant et les statues, et quiconque appelle les gens à l'égarement. Et quiconque appelle les gens à l'égarement. Une simple remarque ici, il est important de préciser que ce n'est pas tout égarement qui est visé ici, mais l'égarement qui revient à adorer autre qu'Allah ou à délaisser l'adoration d'Allah, ou encore à octroyer à autre qu'Allah ce que seul Allah mérite. Je répète, ce donc ce n'est pas toute personne qui appelle à l'égarement qui est un tarot, mais celui qui appelle à l'égarement qui est un tarot, euh, Il est Donc c'est celui qui euh, c'est celui qui appelle à un égarement qui revient à adorer à autre qu'Allah ou à délaisser l'adoration d'Allah ou encore à octroyer à autre qu'Allah ce que seul Allah mérite bien que le plus apparent c'est que est celui qui s'est donné un droit qui n'appartient qu'à Allah donc celui qui, est, qui embellit l'adoration d'autre qu'Allah n'est pas un tarout au sens de celui qui s'est mis à l'égal d'Allah Ta'ala Mais même si on lui attribue le nom de Tarout, ce, ce ne sera pas une حقيقة, une, une réalité euh, légale vis-à-vis -vis de cette personne-là. Même s'il si peut avoir... Ce, ce ne sera pas le sens LK, euh, mais le sens LRAI, le sens entier, complet du terme Tarout que, que cette personne-là aura reçu. Celui qui appelle à l'égarement, au coffre. Même si on l'appelle Tarout, ce n'est pas le Tarout au sens où il s'est donné un droit qui n'appartient qu'à Allah Ta'ala. Donc il aura certes reçu ce nom-là, mais il n'aurait pas reçu ce nom dans le sens où il reçoit le nom, euh, le nom de, avec sa signification complète, qui est celui qui se met à l'égal d'Allah Ta'ala, ou se donne un, un droit qui n'appartient qu'à Allah Ta'ala. L'imam Lukathir, rahimahullah, dit au sujet de la parole d'Allah, donc après avoir mentionné... Euh, la, la parole d'allah ba'athna fi kulli rasulan an wa nous allons passer à l'autre verset ici ce que nous pouvons remarquer simplement sur ce verset c'est que al a été défini par le fait d'abandonner l'adoration d'autre que allah le fait d'abandonner l'adoration d'autre que allah et c'est ça le asl et la dalala le sens du kufru c'est ça le sens du kufru c'est l'adoration C'est l'abandon de l'adoration la, d'autre qu'Allah Cet abandon ne peut être fait que sur base de haine Celui qui ne déteste pas l'adoration d'autre qu'Allah Même si cette personne là en réalité n'a pas abandonné l'adoration d'autre qu'Allah Car l'iman à la base il est où Il est fil qalb Et les actes sont un lase et une implication, une implication de, de, cette, de, de, cette, de cette foi intérieure Mais la foi, à la base, elle est dans le cœur. Donc, c'est la même chose. « Al Kofor Bit Tarot », à la base, c'est dans le cœur. Donc, celui qui désavoue le, le Tarot, à la base, il le désavoue dans son cœur. Et les actes sont une preuve de ce désaveu-là. Donc, celui qui, qui n'abandonne pas extérieurement l'adoration du Tarot ne l'aura pas désavoué intérieurement. Mais il est impossible, donc, de, concevoir, il est impossible de concevoir que quelqu'un abandonne l'adoration du Tarot extérieurement Et, ne le dé et il est sincère dans son abandon de l'adoration du tarot et ne le déteste pas intérieurement. Ça c'est impossible. Et celui qui abandonne l'adoration du tarot a forcément été convaincu que l'adoration du tarot est bâtée là fil asl, est invalide. Donc nous, nous passons donc au second verset. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ تَنَبُوا الْتَارُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ وقال ابن كثير رحمه الله وقوله والذين اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة كل ما من دون الله من شيء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهؤلاء أي الذين اجتنبوا عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن هؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة L'imam Nukathir rahimahullah dit Et ceux qui fuirent Et ceux qui fuirent et s'écartèrent de l'adoration Ceux qui fuirent l'adoration du tarot C'est-à-dire Ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré En dehors d'Allah Puis il rapporte un, La parole d'un des salaf qui a expliqué ce verset Abu Abd ibn Zayd ibn Aslam Rapporte selon son père C'est-à-dire Zayd ibn Aslam Que le sens de la parole d'Allah Ta'ala, "وَلَدِينَ جِتَانَ بُطَارُوتَ أَنْيَاعُبُدُوهَا" et ceux qui fuirent l'adoration du Tarout, fut révélé au sujet d'Amr ibn Amr ibn Nu'ayil, et Abu Dharr, Abu Dharr et Salman al-Farsi, radhiyallahu ta'ala anhum. Puis Ibn Kathir, rahimahullah Ta'ala dit, le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers, c'est-à-dire Amr ibn Nu'ayil, Abu Dharr et Salman al Fahrisi, que toute personne qui évita l'adoration des idoles et revint vers l'adoration de l'Ar-Rahman. Et toute personne qui évite l'adoration de l'awthan des idoles adorées en dehors d'Allah et revint vers la et qui est revenu vers l'adoration d'Allah, Allahou Ceux-là seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Ceux-là seuls mériteront la bonne nouvelle en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ici terminent les paroles du Kassir. On voit bien donc que asloul islam par lequel on mérite al-bushra et al-bushra ne peut être al-bushra la bonne nouvelle ne peut être accordée qu'à un croyant. Donc la base de la croyance, la base de la foi et la base de l'islam, qu'est-ce qu que c'est C'est d'éviter l'adoration des idoles et de revenir vers l'adoration Rahman. C'est « huwa ishtinab wa ibadatil awthan wal inabatu ila ibadatil rahman » C'est d'éviter, d'abandonner, de fuir l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de s'accrocher à l'adoration d'arrahmane. C'est ça « asl »,« asl »,« asl », c'est l'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah, tabaraka wa taala. أيها الأخوة رحمكم الله قال الإمام القرطبي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال قال الأحفش قال الأحفش عفوا الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة وقد تقدم أي فيما سبق أي تباعدوا الذين اجتنبوا الطاغوت أي أي يعبدوها أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها كيف تحققت هذا بين قوسين؟ كيف تحققت تحقق اجتنابهم لط للطاغوت بأن اجتنابوا عبادتها فلم يعبدوها وهذه هي حقيقة اجتناب عبادة الطاغوت واجتناب الطاغوت تقد إلى أن قال رحمه الله القوسين كان من, ك... من تعليق العبد الفقير ثم قيل أن قال رحمه الله وتقديره والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت فقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها معناه والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته الإمام القرطبي رحمه الله تعالى Dit, et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du tarot et fuirent l'adoration du tarot Il dit, Al-Arfash, Rahimahullah, dit, Al-Tarot est ici un pluriel Et il est possible que ce soit un singulier aussi, un, un, un nom singulier féminin et Il se peut que ce soit un nom singulier féminin Ce qui a déjà précédé, c'est-à-dire il a déjà parlé de la, de la racine linguistique La racine linguistique du terme tarot auparavant Et puis il dit l'imam le sens de ce verset. Ceux qui s'éloignèrent du tarot se retrouvant sur un flanc opposé, ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'est pas adoré. Al Fahunalit, Waray wa Yani Donc, ceux qui s'éloignent du tarot se retrouvant sur un flanc opposé. De quelle manière tu te retrouves sur un flanc opposé au tarot C'est ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'est pas adoré. C'est ce le, le fait qu'il a cité ici. « tarot fi nam Donc il a dit, ils se sont éloignés du tarot, se retrouvant sur un flanc opposé. Puis il a utilisé la particule fa. La particule fa ici a pour rôle d'exprimer la manière dont ils se sont retrouvés sur un autre flanc que le tarot. Il a dit, et fa, ils ne l'ont pas adoré. Donc le sens de fa ici c'est, ce qui se traduit, c'est-à-dire le fait qu'il se soit retrouvé sur un flanc opposé à celui du tarot, ça se traduit par quoi Comment on sait que quelqu'un se retrouve sur un flanc opposé du tarot Ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'ait pas adoré. Celui qui n'adore pas le tarot s'est retrouvé sur un flanc opposé au tarot. Donc la base, ici un commentaire encore de votre humble frère... La base du désaveu du tarot, qu'est-ce que c'est C'est de ne pas l'adorer. La base de se retrouver sur un autre flanc que le tarot, c'est de ne pas l'adorer. La base de « al-bara' min », c'est de ne pas l'adorer. Est-ce que c'est compris La base de « l'adawa » au tarot, c'est de ne pas l'adorer. Puis, faire son tekfir, ça c'est une implication dont on va discuter par après, inshallah ta'ala. Puis jusqu'à qu'ils disent « Allah et le taqdir. Le sens de ce verset est donc le suivant. « Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration » Le sens du verset est donc le suivant. « Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du tarot »« Et sont revenus vers Allah »« C'est-à-dire sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance » Donc il y a deux choses qui sait que l'imam Al-Qurtoubi, Rahimahullah a mentionné. C'est s'écarter de l'adoration du tarot, donc de ne pas l'adorer. Deuxièmement, revenir vers l'adoration d'Allah, donc d'adorer Allah. Donc ici, c est, c est deux -là, ces deux choses-là, ces deux points-là sont ce qu'on appelle asloul Islam. sont ce qu'on appelle asloul Islam. L'imam, donc, donc, après avoir terminé, ici on termine ce verset, Inch'Allah Ta'ala. On a cité tout d'abord le premier verset, on a cité le second. Maintenant, on va passer à un autre verset que beaucoup utilisent aujourd'hui pour dire que que takfir et donc celui qui se trompe même dans une chose il y a de takfir à partir du moment où c'est leur situation est un mécréant ils ont pris comme argument pour euh, pour, pour leur affirmation la parole d'Allah Ta'ala <trading> <envy> <bat> <athlete> و بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المسير. Donc ei au primit ca argument le debut. وينظرون ذلك ما التفسير على قال الإمام الكثير رحمه الله يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبر والتبرئ والتبرئ منهم قد كانت لكم اوصوه حسنة في إبراهيم والذين معه أي ات واتباعيه الذين امنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي كفرنا بدينكم وطريقكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن توحدوه إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلعوا ما تعبدون معه من الأوثان والأنداد. انتهى كلامه رحمه الله. Donc l'Imam Noukafir al Allah dit, à ses, Allah dit à ses serviteurs croyants auxquels Il ordonna d'être fermes, de se démarquer, de s'éloigner. Et si nous sentez des mécréants, certes vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire ses adeptes qui crurent, en, qui crurent en sa compagnie, ses adeptes qui crurent en sa compagnie. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, c'est-à-dire nous sommes innocents de vous. Et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, c'est-à-dire nous renions votre religion et votre voix, votre din, c'est-à-dire ici, renier leur religion, c'est-à-dire renier leur shirk. Renier leur religion, leur dîn, c'était quoi le din des mouchriquins C'était le shirk. Donc, nous renions votre din, c'est-à-dire nous renions votre shirk et votre voix, et votre manhaj. Kafar nabikum ay bidinikum, C'est le dîn par lequel ils sont devenus des mouchriquines, qui était donc le shirk. Donc ce verset indique d'une manière certaine que celui qui ne se désavoue pas du shirk et de la voie des mouchriquines. Est-ce la voie des mouchriquines dans l'absolu ou est-ce que c'est la voie des et c'est la, la, la chose dans la voie des mouchriquines qui a fait d'eux des mouchriquines Il n'y a pas de doute que c'est le second. C'est la chose dans la voie des mouchriquines qui a fait d'eux des mouchriquines. Parce que certains mouchelikins, ça c'est toujours une parenthèse, une parenthèse. certains mouchelikins ont dans leur dîme des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas à l'islam. Est-ce que celui qui ne se désavoue pas de ces choses-là ne sait pas désavouer des mouchelikins Non, il n'y a pas de doute. Donc, quand est-ce qu'une personne ne sait pas désavouer des mouchelikins C'est quand il n'a pas désavoué la chose pour laquelle ils sont devenus des mouchriquines. Donc quand est-ce qu'une personne n'a pas désavoué le digne des mouchriquines C'est quand il n'a pas désavoué, il ne s'est pas innocenté, donc il n'a pas été convaincu de la validité, il n'a pas détesté et il n'a pas abandonné le point qui les a fait devenir des mouchriquines. Et la chose dans laquelle ils ont connu du shirk, celui qui n'a pas été convaincu de la validité de cette chose-là, qui n'a pas détesté cette chose-là, et qui n'a pas abandonné cette chose-là, la miyak furbidine n'a pas, mouchriquine n'a pas désavoué, le, le din des mouchriquins et la voix des mouchriquins. Il n'a pas désavoué le din des mouchriquins et la voix des mouchriquins. Puis, Ibn Kathir, rahimahullah, continue, il dit Et entre vous et nous, l'inimitié, la haine intense, on n'a jamais déclaré. C'est-à-dire, l'adah, c'est la démarcation. C'est que, ici, ce n'est pas Ibn Kathir. Ça, c'est tiré de... Euh, de al de gharib al hadith de l'imam euh, Ibn al Asir rahimahullah il dit al adawa ça vient du terme adwa idwa et al udwa ou oh, non c'est Ibn Manzur -um Manzur -um dans lisan al arab et plus, plus particulièrement plus tamhid ou lisan al arab al adawa ça vient de al adwa de la rive le terme adwa ou udwa ou uidwa tout trois signifie la rive donc al adawa c'est que le adu l'ennemi se retrouve sur une rive et toi sur une autre Que la radou se retrouve sur une rive et toi sur l'autre. Donc entre vous et nous, la et la haine entre entre nous seront seront et persisteront tant que vous tant que vous serez tant que vous persisterez vous sur votre coffre. Et tant que vous serez ainsi, nous serons à jamais innocents de vous et vous détesterons. Taïeb ici jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ici se termine les paroles du Mekatir. Taïeb les mu'ahidim lorsqu'ils détestent les muhshakins et si innocents d'eux si innocents d'eux pourquoi pour ce shirk qu'ils ont commis Celui qui ne s'innocente pas du shirk que les ils ont commis, il ne sait pas innocenté de leur shirk. Celui qui ne s'innocente pas des mouchelkines pour leur shirk, il ne sait pas innocenté de leur shirk en réalité. C'est pour cela que le, le désaveu des mouchelkines est plus important que le désaveu du shirk, comme l'a dit Shah Hamad Ibn Atir. Pour quelle raison Car celui qui se désavoue des mouchelkines pour leur shirk, il est clair qu'il s'est désavoué du shirk. Mais celui qui se désavoue du shirk, c'est pas dit qu'il va se désavouer des mouchelkines. Celui qui abandonne le shirk Il n'est pas dit qu'il va se désavouer des mushrikin, les détester pour leur shirk et se démarquer d'eux dans leur shirk. Il se peut qu'il leur fasse croire qu'il est d'accord avec eux et ainsi de suite. Et d'autres parmi les formes parmi les actes, et les actes qui annulent justement la base même de ce désaveu des mushrikin. à la parole d'Allah قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه القول في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة, في إبرا... أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة يقول قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من أنبياء الله كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قول الله تعز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال الذين معه من الأنبياء إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقوله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا, وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأمداد كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يقول جل ثناؤه مخبرا عن قيل أنبيائه لقومهم الكفرة كفرنا بكم أي أكفرنا بكم أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر. كفرنا بكم معناه أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله وعبادت وعبادتكم ما سوى ولا صلح بيننا ولا هوادة حتى تؤمنوا بالله وحده يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعبادة inta kalam al-imam al -imam tabari ibn jarir ibn jarir rahimahullah ta'ala donc l'imam al tabari di rahimahullah ta'ala l'explication de la parole d'allah ta'ala certes vous avez un bel exemple A suivre en ibrahim et ce qui était avec lui allah ta'ala dit s'adressant à ceux qui croient en lui parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous avez certes aux croyants un bel exemple en ibrahim lami atim rahman l'ami intime d'Allah et ceux qui l'accompagnèrent parmi les prophètes d'Allah, en qui vous trouverez un modèle de conduite, en qui vous trouverez un modèle de conduite. Puis la parole d'Allah taala quand ils dirent à leur peuple :« Nous vous désavons vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah » signifie vous avez vous avez un modèle en eux. Lorsqu'ils dirent à leur peuple qui mécrurent Allah et adorèrent le tarot Ô peuple, nous sommes innocents de vous et des divinités et égaux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. » Nous vous renions, kafar et entre vous et nous l'inimitié, la adawa, et la haine sont à, la haine intense sont à jamais déclarer jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire, euh, donc Allah Ta'ala nous informant des paroles de ses prophètes à leur peuple respectif, Allah, donc nous informant des, pa des paroles de ses prophètes à leur peuple respectif qui étaient mécréants, Allah dit, nous vous renions, c'est-à-dire nous désavouons votre kufr, nous désavouons votre kufr vis-à-vis d'Allah. Donc le désaveu du kufr, c'est de l'abandonner de le détester et d'être convaincu qu'il est faux donc là on revient encore à la base du désaveu du tarot et on verra alikhoa, que vous allez trouver cette base là dans Kalam Ahl Tafsir dans Kalam Mufassirin vous allez trouver ça donc nous désavouons votre coffre. Nous, nous désavouons votre coffre vis-à-vis d'Allah et renions le fait que l'adoration que vous vouez à autre qu'Allah puisse être vraie et juste et renions le fait que, que l'adoration que vous vouez à autre qu'Allah puisse être vraie et juste Donc là on a quoi La condition qu'on avait mentionné auparavant qui était d'être convaincu que l'adoration du tarot et l'adoration d'autre qu'Allah est fausse. Et qu'elle n'est pas juste, de la détester et de l'abandonner. Donc tout ça c'est mentionné dans Calama Ahl al-Tafsir. On continue. Et Donc je répète, nous vous renions, c'est-à-dire nous désavouons votre couffre vis-à-vis d'Allah. C'est-à-dire le couffre dont vous faites preuve vis-à-vis d'Allah, nous le désavons. Nous sommes innocents de ça. Et renions le fait que l'adoration que vous vouez à autre qu'Allah puisse être vraie et juste. Et la hadawa et la haine intense sont déclarés entre vous et nous à cause de votre mécréance et l'adoration d'autres qu'Allah. Et nul peine ni indulgence ne seront d'actualité entre nous tant que vous ne croirez pas en Allah seul, c'est-à-dire tant que vous ne croirez pas euh, -à -dire tant que vous ne croirez pas en, en Allah seul, comment? En l'unifiant et lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en adorant qu'Allah. C'est à ce moment là que vous serez véritablement croyant. C'est à ce moment là que vous serez véritablement croyant. Donc ici, se termine les paroles de l'imam Tabari, comme vous voyez, nous, ici on voit, nous pouvons constater que la base du, des aveux des mouchriquines et du shirk, c'est d'être convaincu que le shirk est invalide, d'être convaincu de détester ce shirk et de l'abandonner. Et justement, d'être convaincu que les mouchriquines sont dans une voie qui est erronée, de les détester pour cette voie-là. Et d'abandonner la voie qu'ils qu empruntent. Celui qui réalise ça aura réalisé la base du désaveu des mouchriquines. Quant au fait de faire le tekfir des mouchriquines, ça c'est en fonction de, euh, en fonction de, de ce mouchriq. Et là il y a un tafsil qu'on verra par après, inshallah. Mais nous là on est en train de simplement de parler de Aslul Islam. Aslul Islam qu'est-ce que c'est Mais à la, ça, veut, ça ne veut pas dire que celui qui ne fait pas le takfir, par exemple, de certains mouchriquins, il est toujours musulman. Non, ça on va en discuter par après, inshallah on, on va voir dans quel cas la personne est musulmane, dans quel cas elle n'est pas musulmane. Mais pour l'instant, on parle d'asr-ul-islam qui n'accepte aucun udhr, jamais de oudr. C'est l'abandon de être convaincu que le shirk est badel, est invalide, le détester et l'abandonner. Être convaincu que le mouchriqu est dans un égarement dans son shirk, le détester pour ça et se démarquer de lui, c'est-à-dire être convaincu qu'il est sur une rive et toi tu es de l'autre donc un a dit c'est à dire que tu es convaincu qu'il est sur une rive et toi de l'autre que dans le shirk il n'est pas sur ta voie. celui qui fait ça il aura désavoué le mouchrik maintenant si il continue à le nommer muslim et tout en étant convaincu que le moucheric est sur une rive et que lui il est sur une autre et que le moucheric, son acte est un égarement et qu'il ne s'accorde pas avec le, le message des prophètes et que son acte est du shirk et qu'il est un égarement. Donc à ce moment-là, s'il continue toujours à lui attribuer le musulman, son erreur rentrera dans le cadre de Dans le fait de réfuter les textes donc, de, de ce fait par conséquent. On se doit de regarder la situation de cet individu. S'il est en mesure d'être excusé, il sera excusé. Comme le cas où il y a un, un, comme dans le cas où il vit dans un endroit où les ambiguïtés sont énormes et qu'il y a très peu de gens qui appellent à la vérité. Donc dans ce cas-là, il peut être excusé. Bien sûr, tant qu'il ne remet pas en cause le principe de base qui est que celui qui fait que celui qui fait du shirk est un mouchet et qu'elle celui qui n'est pas musulman, celui qui qui ne qui n'adore pas Allah n'est pas n'est pas musulman et ça on va en parler par après quand on va parler de asrul lazim ou juste iatul lazim de la base même de de l'implication et des différentes applications des différents des différentes parties de cette implication là je sais que ça a l'air compliqué mais rassurez-vous une vous allez comprendre mais vous allez comprendre donc ne vous ne, ne rassurez-vous une الإمام القرطبي رحمه الله سيدنا بول الله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. قالت قال رحمه الله لما نهى عز وجل عن موالات الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وأن من سيرته التبرؤ من الكفار أي فاقتدوا به وأتموا إلا في استغفاره لأبيه والإسوة والأسوة, والأسوة ما يتأس به مثل القدوة والقدوة ويقال هو إسواتك أي مثلك وأنت مثله وقرأ عاصم أسوة بضم الهمزة لغتان والذين معه يعني أصحاب أصحاب إبراهيم من المؤمنين وقال ابن زيد هم الأنبياء إذ قال لقومهم أي الكفار إنا براءء منكم ومن تعبدون من دون الله أي الأصنام التي تعبدونها من دون الله وبراءء جمع بليء مثل شريك وشركاء وظريف وذريف وذريف وذريف وذرفا وذريف وقراءة العامة على وزن فعلاء وقرأ عيسى بن عمر ابن عمر ابن أبي إسحاق براءة براء براء بكسر الباء على وزن فعال مثل قصير وقصار وطويل وطوال وذريف وذراف ويجوز ترك الهمزة حتى تقول برا وتنون وقرئ براء على الوصف بالمصدر وقرئ براء على إبدال, على إبدال الضم من الكسر كروخال ورباب والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله وذلك يصحح أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله كفرنا بكم أي بما آمنتم به من الأوثان وقيل أي بأفعالكم وكذبناكم وأنكرنا أن تكونوا على حق وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا أي هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده فحينئذ تنقلب المعادات موالاتا L'imam al-Qurtoubi rahimahullahu ta'ala dit Certes vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et, ceux, et en ceux qui étaient avec lui ah, Donc Allah ta'ala après avoir interdit aux croyants de s'allier aux mécréants Il rappelle le récit rappelle le récit d'Ibrahim alayhi salam Et que son attitude était basée sur le bara à des koufars le bara'a des koufars qui signifie le désaveu. D'abandonner les koufars, c'est-à-dire d'abandonner les koufars. Ici, c'est une parenthèse, c'est un, un, une explication du terme bara'a. Ce n'est pas les paroles de l'imam Qurtubi. Cette explication est tirée des paroles d'Ibn Manzur Dans l'Issane l'Arabe, il cite que Ibn Al-Arabi, qui al a, a dit que Donc, le bara'a signifie l'abandon, l'éloignement et, la, et se purifier d'une chose. Donc, étant donné que le Coran fut révélé avec une langue arabe, les termes ont une signification qui est arabe en premier lieu, et ils gardent leur signification tant qu'Allah ne leur a pas donné une nouvelle signification, tant qu'Allah n'a pas rajouté des, des restrictions à cette signification linguistique. Mais à la base, la langue arabe nous permet de, de comprendre le message de, no, de, de notre Seigneur Allah Ta'ala. Ta Donc, le même Qurtubi il dit que son attitude, c'est-à-dire Ibrahim alayhis salam, était basée sur le Baraa des kuffar. al bara, ibn al-Manzur, dit que le Baraa selon Ibn Arabi, que c'est c'est l'abandon, c'est l'éloignement et se purifier d'une chose. Donc, le bara'a des koufars, c'est de se purifier, d'être pareil au koufars dans leur shirk et dans leur et ce qui a fait deux des koufars. Ça, c'est la, la base même de al bara'a sans laquelle al bara'a ne peut pas être imaginé. On ne peut pas concevoir quelqu'un qui a réalisé le bara'a des koufars sans qu'il ait ça auparavant. Donc, al bara'a des koufars, c'est d'être Ça c'est la base. Je reviens juste sur une précision. Ça c'est la base de l'Bara'a. Ça ne veut pas dire que cette Bara'a n'a pas de tamam, n'a pas de, de perfection. Il y a l'Bara'a Tam, le désaveu complet. Et ça c'est et à Bara'a, la base même de l'Bara'a. La base même de l'Bara'a. Personne ne peut être musulman s'il n'a pas réalisé l'Bara'a tout Tamawil kamila, Celle-ci. Quelque, ce, ce, dans certains cas, celui qui ne l'a pas réalisé Peut être excusé en fonction de son état Mais en ce qui concerne Asrul al-Bara Nul ne peut être excusé Nul ne peut être excusé car euh, C'est la milla d'Ibrahim alayhi salam En premier lieu Enfin, C'est euh, Asr din c'est la base de l'islam Avec laquelle Allah a envoyé tous les prophètes Et c'est le kufr bil-ta'out Et l'iman iman lahi azza wa jalla Donc -bara a des kuffars qui, Dans le sens le bara'a des Koufar se divisant en deux, à le bara la base même de le du désaveu des koufar qui est d'être convaincu que le kafir est un égarement de dans, dans, dans son shirk, donc de se purifier d'être et de s'élever du fait d'être pareil au moushlik dans son shirk, d'être convaincu que le moushlik est dans un égarement dans son shirk, de le détester pour ce shirk là et d'être convaincu qu'il est sur une rive et toi de l'autre, d'être taba'ud. Et de se débarrasser de lui dans ça, c'est-à-dire tu te, tu t'éloignes de lui dans ce cirque là tu ne lui es pas pareil, tu ne lui es pas égal dans ce cirque là Celui qui réalise ça aura réalisé la base de bara à des kuffars. Puis, si ces kuffars là sont tels que, ça c'est toujours une parenthèse, sont tels que les juifs et les chrétiens, remet, témoigner de dire que les juifs et les chrétiens sont des musulmans, ça, ça revient, ça, ça remet en cause la base même de ce nazim-là, de l'implication de cette implication-là qui est le le euh, le takfir des mouchelikines. Ça la remet en cause entièrement. Si tu ne fais pas le takfir des juifs et des chrétiens, tu ne feras le takfir d'aucun kafir. Donc à ce moment-là, c'est ce qu'on va voir par après, inshallah, que lorsqu'une chose, qui est l'adoration, par exemple dans notre cas, l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, cette chose-là, c'est le hasl. Elle a un lazim ce hasl là C'est quoi ce lazim Cette implication fondamentale et cette nécessité. C'est le takfir de celui qui n'a pas réalisé ça. Si tu ne fais pas le takfir de tous ceux qui ne réalisent pas, Euh, qui ne réalise pas l'adoration d'Allah Azawajel. Où tu pars du principe que celui qui adore qu au il est musulman quand même, où il n'est pas, il n'est pas non musulman. À ce moment-là, tu as remis en cause le, la base, tu as remis en cause le, le, le, le principe, le, le, le lazim, c'est-à-dire l'implication fondamentale et la nécessité même de ce en ce qui est l'adoration d'Allah. Donc dans ce cas-là, en fait, tu ne sais pas qu'est-ce que l'adoration d'Allah. Mais si tu doutes quant à l'une des implications de ce lazim-là, ça, on va le voir par après. À l'une des branches de ce l'azim, ça, on va le voir par après, ta'ala. Je sais que ça a l'air un peu compliqué, comme dit Allah wa Donc patience, et faites preuve de de plus en de de, de de patience et efforcez-vous de patienter. Et Allah et va nous va vous faire voir les choses clairement. Comme ça, vous serez tout d'abord préserver votre vos et répondre aux ambiguïtés qui te seront présentées. Répondre aux ambiguïtés qui vous seront présentées Donc faut faire preuve de patience Je sais que c'est pas évident Mais comme dit le prophète Celui qui prend un chemin par lequel Il souhaite apprendre une science Allah lui facilite par ce chemin qu'il a pris Un chemin fil janna laha min ni'ma Vous imaginez cette, la grandeur de cette récompense C'est Allah Ta'ala al, al qui t'a permis d'apprendre cette science. C'est lui qui t'a amené vers ces assemblées de sciences, puis après il te récompense pour une chose pour une chose qu'il t'a permis lui-même de faire et sans qui tu n'aurais jamais pu le faire. Enfin, imaginez la, la grandeur d'Allah et sa bonté envers nous. Donc Ayyuh al-Ikhwa, le prophète nous montre que celui qui prend un chemin vers la science Allah lui facilite par ce chemin qu'il a pris un chemin vers le paradis. al ibn Rajab Rahimoullah celui qui a al-Bari în l'explication de Sahih al-Bukhari, Baibou Hajar yaou Ibn Rajab qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari et qui l'a nommé au titre Fath al-Bari. Il dit dans son explication dans explication de ce hadith Allah celui qui prend un chemin vers la science, il a dit că à două sens. Au sens propriu, vrai véritablement il marche vers les assemblées de science. Et au sens figuré, c'est quand il lit, il il il apprend. Et Allah lui facilite par ce chemin qu'il a pris un chemin vers le paradis, ça a deux sens aussi. Un sens propriu, c'est le jour du Qiyamah. Yawm al-qiyamah la tu verras les gens ivres sukara tu verras les gens ivres mais ils ne seront pas ivres walakin adhab Allah shadid mithl Allah qui sera dur la femme qui sera en train d'allaiter son enfant elle ne pensera même plus à son enfant et la femme enceinte sera sur le point d'accoucher de son enfant. Et tu verras les gens tes livres. Et tu verras les gens tes livres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est dur. Donc s'imagine ce jour-là, Allah te facilite un chemin vers le paradis. Tu marches sous la miséricorde d'Allah, tu marches sous le soutien d'Allah, tu marches sous la bonté d'Allah et la clémence d'Allah, jusqu'à arriver au Hawd. Et à ce moment-là, tu verras le prophète, et tu buvras de, de, de, de, ce, de ce fleuve, et plus jamais tu n'auras soif. Et tu verras la meilleure créature qui est effleurée, est cette terre, qu'Allah nous accorde, nous, nous, nous facilite, nous permette D'en être récompensé ce jour-là Allah te facilite un chemin vers le paradis Puis tu t'orienteras vers Allah Ta'ala Et Allah, inshallah Dressera un voile entre toi Et toutes ces créatures Et il ne te parlera qu'à toi seul Et il te dira, Ya Abdi, mon serviteur Est-ce que tu te souviens de tel jour et tel jour et tel jour tu as fait telle et telle chose Est-ce que tu te souviens de tel jour, tel jour et tel jour tu as fait telle et telle chose Et tu reconnaîtras ce que tu as fait Et Allah te dira, je t'ai j'ai je, je, je, caché ça aux yeux des gens, fait dunya en, en ce bas monde et aujourd'hui je le cache aux yeux des gens, c'est-à-dire personne ne le saura. Et à ce moment-là, le voile sera sera retiré et tu entreras au paradis. T'imagines la, la grandeur de, de ce qui t'attend si, si jamais tu es sincère. C'est pour ça que l'imam Ahmed Allah disait ilmi la shei, ⁇ L'apprentissage de la science religieuse, rien ne lui est égal. ⁇ rien n'arrive au même niveau tant que l'intention est sincère est-ce que l'un d'entre nous ne souhaiterait pas ça et il dit à la suite de ça il dit Allah lui facilite ta chemin vers le paradis au sens propre comme nous l'avons cité précédemment et au sens figuré c'est à dire qu'à chaque fois qu que tu apprends une science et que tu la mets en pratique Allah t'accorde dans un l'héritage une autre science que tu ne connaissais pas et tu ne cesses ainsi d'avancer et de voguer sur les rives de la guider jusqu'à arriver auprès d'Allah. Donc à chaque fois que tu apprends un ilm et que tu le mets en pratique, Allah t'accorde en retour, en, en en héritage, une autre connaissance que tu ne connaissais pas et que tu la mets à nouveau en pratique et tu avances, tu avances, tu avances sur les chemins d'Allah. Donc patientez, il y aura les rois. Je sais que c'est pas évident. Réécoutez cet audio, prenez des notes. inshallah ça vous sera profitable. Bismillah. Donc je continue, l'imam al qurtubi rahimahullah dit et que son attitude à Ibrahim alayhis salam était basée sur le bara'a des kuffar. Donc on a expliqué -ce que le sens linguistique de le bara et que le bara'a se divise en deux. Allah nous enjoint et commande de le suivre et le prendre comme modèle sauf dans sa demande de pardon pour son père. Et puis à la suite de ça il fait une étude linguistique du terme al-Iswa ou l'uswa. Il dit soit et l'Uswa désigne le modèle au même titre que l'Qidwa ou l'Qudwa et Nous allons passer ce passage Chaque qui disent Et ceux qui l'accompagnèrent à Ibrahim a.s C'est-à-dire les compagnons d'Ibrahim Les compagnons d'Ibrahim Et Ibn Zayd, comme nous l'avons vu, Aslam Ibn Zayd A dit Ce sont les prophètes Le prophète Lorsqu'ils dirent à leur peuple les peuples, Ces peuples étaient mécriants Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah C'est-à-dire Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah Ce que vous adorez en dehors d'Allah, les statues ce sont les statues que vous adorez en dehors d'Allah. Et bura « Buraha » est le pluriel de « bari'un, comme « Shuraqa » est le pluriel de « Sharikoun » jusqu'à ce qu'ils disent « Allah, et le verset est un texte explicite dans l'ordre de suivre Ibrahim salam, et le prendre comme modèle dans ses actes. Ce qui prouve la validité de la vie selon lequel la législation des communautés précédentes dont Allah et son messager nous ont informés dont Allah et nous, son message nous ont informés, donc dès lors qu'Allah nous informe qu'une communauté précédente a fait un acte ou a fait une chose, ceci est une loi pour nous, c'est une loi que l'on doit, que l'on se doit de considérer. C'est une loi qu'on se doit de considérer. Donc ça c'est une, une autre masse à la cri la fille entre euh, les sourdiennes sur est-ce que les législations des communautés précédentes sont une législation pour nous Euh, en premier lieu jusqu'à qu'on ait une preuve qui affirme que non ce n'est pas une législation ou est-ce qu'au contraire ce n'est pas une législation pour nous jusqu'à jusqu tant qu'on ait une preuve que c'est une législation pour nous ça c'est un autre sujet donc euh, l'imam Khortoub al dit que dans ce verset il y a une preuve que euh, de la validité de la, de la position selon laquelle la législation des communautés précédentes dont Allah et son messager nous ont informés est une législation que l'on se doit de considérer et de prendre en considération Puis il dit « Nous vous renions » C'est-à-dire « Nous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez » Regardez comment il a expliqué le « Kofrbi al-Mushrikin » Regardez comment il a expliqué le désaveu des Mushrikin C'est « Nous renions et désavouons les idoles auxquelles vous croyez » C'est en désavouant les idoles auxquelles croient les Mushrikin Et en désavouant les Mushrikin pour leur adoration des idoles et, de, et du tarot C'est comme ça que tu auras réalisé la base même du désaveu des Mushrikin Est-ce que c'est bien compris à yohanné Nous vous c'est-à-dire nous vous renions, nous et désavouons les idoles auxquelles vous croyez. Il fut dit, c'est-à-dire kafarnabikum, n'am. Donc nous vous désavouons, c'est-à-dire nous nous vous nous Nous désavons les idoles auxquelles vous croyez. Donc, quand est-ce que tu as réalisé la base du désaveu des musulmans? quand tu les désavoues, tu les détestes et tu es convaincu qu'ils sont sur une autre rive que la tienne à cause de leur shirk. Il fut dit, il y a un autre avis dans l'explication de ce verset, c'est-à-dire kafar nabikum, nous désavouons, c'est-à-dire nous désavons vos agissements et témoignons qu'ils ne sont que purs mensonges, qu'ils ne sont que purs mensonges et rognons le fait que vous soyez sur la vérité et renions le fait que vous soyez sur la vérité. Safar nabikum le coffre de Bil c'est que nous désavons vos agissements témoignons qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont que purs mensonges et renions le fait que vous soyez sur la vérité donc ça rejoint encore ce qu'on avait dit auparavant sur la base du coffre de bil, bil tarout et la base du coffre de bil, bil Bara du, du Bara Bil Mush min ou le Bil mushrikin donc l'un des piliers c'était d'être convaincu qu'ils qu qu sont dans un égarement et qu'ils ne sont pas sur la guidée les détester pour ça et Euh, abandonner leur, leurs actions et d'être convaincus qu'ils sont sur une autre rive que la nôtre et qu'ils ne s'accordent pas avec la base même de la religion des prophètes. Et entre vous et nous, l'inimitié la haine sont à jamais déclarées. C'est-à-dire, vo voici notre coutume envers vous, aussi longtemps, aussi longtemps que vous que vous pratiqueriez, que vous pratiquerez votre coffre, aussi longtemps que vous commettrez votre coffre, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Dès lors, cette mois, cette mawadda cette mo'adat cette, cette, cette, cette hostilité cette, cette, cette inimitié deviendra une pure alliance se transformera, se transformera en pure alliance et deviendra une pure alliance puis il dit entre vous et nous l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées c'est à dire voici notre coutume donc, euh, comme on a traduit auparavant voici notre coutume entre vous envers vous aussi longtemps que vous pratiquerez que vous commettrez votre coffre jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul dès lors cette muadat cette deviendra une pure alliance Inch'Allah je ne sais pas si jusque là c'est peut-être un peu long est-ce que vous suivez jusque là -ce que c'est pas trop compliqué الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى دي قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة وأتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه في إبراهيم والذين معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفة إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم وبدى أي ظهر وبانى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا في كل شيء تعبدوا به تعبدوا به لله وحده وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده دونك vous avez vos autres communautés de croyants un bel exemple à suivre un bon modèle un bel exemple à suivre c'est-à-dire un bon modèle et un stable un bon modèle et un suivi qui vous sera profitable en Ibrahim et ceux qui l'accompagnèrent parmi les c'est-à-dire parmi les croyants ceux-ci Car on vous a commandé de suivre la Millah d'Ibrahim, le Hanif, lorsqu'ils lorsqu dirent à leur peuple « Nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah » C'est-à-dire quand Ibrahim et ceux parmi les croyants qui l'accompagnaient se désavouèrent de leur peuple polythéiste et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah Puis ils déclaraient de la plus claire des manières leur ou envers, envers eux disant « Nous vous renions et apparaîtrons » Nous vous renions et apparaîtront et seront clairs entre vous et nous, la radawa et la haine intense, c'est-à-dire mmh. la haine intérieure, c'est-à-dire la haine intérieure traduite par la disparition de toute affection envers eux, en, traduite par la disparition de toute affection envers vous, et la radawa, la démarcation en apparence, qui n'ont aucune limite aussi longtemps que vous persisterez. Vous persistez sur votre kufr jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, après quoi la adawa et la haine disparaîtront, se transformant, se transformant en affection et alliance. Vous avez donc aux croyants un excellent modèle en Ibrahim et ceux qui l'accompagnent dans leur pratique de la fête et d'une manière générale vous trouverez en eux un bon modèle dans l'ensemble de leurs actes d'adoration dans l'ensemble de leurs actes d'adoration. Ici après avoir cité Kalam al-Mufassirin, on va citer deux paroles tirées de l'Islam Ibn Taymiyya rahimahoullah qui explose qui, qui expose à qui qui expose la réalité de din Il dit rahimahoullah dans majou'a al-fatawa volume 15 page 438 Donc, dit, et le asl du din l'adoration d'allah dont la base et l'origine l'amour d'allah le retour sans cesse vers allah et se détourner de tout autre que lui et se détourner de tout autre que lui ce asl c'est ce, à dire le asl du din, Uh, Ce qui est la fitra même sur laquelle Allah a créé les gens Donc le Asr al-Din qui, qui, qui est l'adoration d'Allah L'adoration d'Allah Et l'abandon de toute autre adoration C'est la fitra même sur laquelle Allah a créé les gens Donc on voit qu'ici Ibn Taymiyyah A déterminé que Asr din c'était quoi L'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah Il dit Rahimahullah aussi وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرُّسُلِ نَأْجَعْلَنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلَ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.ด. Sheikh Islamic Timidie dans مجموعة الفتاوى، Volume 3، Page 397. L'adoration d'Allah seul est le du le fondement de la religion. Qui n'est autre que le tawhid par lequel Allah envoya l'ensemble des messagers En vue duquel il révéla les livres Allah Ta'ala dit Et demande dans la traduction approximative Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi Si nous avons institué en dehors du tout En dehors de Rahman En dehors d'Allah du tout miséricordieux Des, des divinités à adorer Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué, en dehors du tout miséricordieux rahman des divinités à adorer. Les références Majmou al-Fatah, volume 3, page 397. Donc on voit que Cheikh l'Islam a ici a déterminé que Aslouddine, c'était quoi C'est l'adoration d'Allah seul. Donc c'est ça Aslouddine. Le reste, c'est des implications. Et on va discuter du Hukm des applications une autre fois, incha'Allah ta'ala. Donc ici termine le rappel Nous avons parlé de la définition de as Des versets qui décrivent cette ce, ce fondement Ce fondement principal de la religion De l'explication des Mufassirin De ces versets là Et puis nous avons terminé par les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya Allah, Qui exprime aussi quas C'est l'adoration d'Allah et l'abandon Du shirk et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah wa Et ici ce termine ce rappel tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul Toute erreur oubli ou omission ne vient que de votre frère et du shaytan Et Allah et son messager en sont innocents et dans l'espoir que ces cours puissent être se rappellent puisse être suivi par d'autres rappels inshallah sur ces principes fondamentaux dans le but de corriger les conceptions des mauvaises conceptions qui ont mené à autant d'exagérations au sein de de de au sein de de la communauté Allahou ta'ala a'lam wa salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa wa ta'ala nasaradina ويخذل من خذله وألا لا يجعلنا لا من المخذلين ولا من المخذلين اللهم عزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم انصر من نصر دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبارك الله فيكم văd اللهم على نبينا محمد وعلى văd وصحبه văd والحمد لله رب العالمين والله تعالى că văd